Mosaïque Bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque aujourd'hui, c'est pour parler de la question du manque de devises à Bujumbura et au Burundi en général. Dans les bureaux de change, le constat est que le billet vert devient cher et rare à la fois. Il n'est pas aisé d'en trouver, sinon, c'est à un prix exorbitant et qui va chaque fois en montant. Où devrait-on alors situer ce problème de manque de devises Quelles seraient les ressources d'approvisionnement pour les bureaux de change Quelle est la place de la banque centrale dans tout cela Quel impact est sur la vie du Burundi et des Burundais si les prix de devises continuent à grimper par rapport à la monnaie locale Mais aussi, quelle devrait être la voie de solution pour sortir de cette situation e h bien, probablement d'autres questions. Pour tenter des réponses à ces interrogations, quatre invités sont avec nous sur le plateau. o d a s e Nyonzima, il est directeur des études et économiques et de la statistique à la Banque de la République du Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Odas Seboukourou, C'est le président de l'Association des banques du de Burundi et en même temps administrateur directeur général de la Banque nationale de développement économique BND. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur et merci pour l'invitation. Il y a professeur Salomon Savima n a spécialiste en économie et enseignant d'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Il y a également Alexandre Savima n n a c'est le président de l'Association des changeurs du de Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Francine Niokugayo est à la réalisation et à la présentation, vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette émission. Mosaïque. La première question, je voudrais l'adresser à vous, M. Audace Néozima, au nom de la Banque Centrale. Où peut-on situer le problème de m a n q u e de devise qui fait parler de lui en ces jours? Euh, merci de la question et merci encore une fois de l'invitation à t r a i t e à la Banque Centrale pour s'exprimer sur cette question relative、euh, à l'utilisation des devises dans l'économie burundaise. On va commencer d'abord par rectifier、euh, mmh. les termes utilisés manque de devises, manque et a n t ô t pénurie, tantôt, ceci, cela. <rire> ce qui est là, c'est qu'il y a une diminution des réserves de change. L'économie, cette diminution n'est pas observée aujourd'hui. Diminution à la banque centrale ou dans l'économie, c'est pas la banque centrale,、mm -hmm. c'est dans l'économie, dans le pays. Si vous voulez la diminution des réserves de change, c'est une diminution qui est observée depuis、eh, près de trois ans, depuis 2013, et il y a des raisons à cela. Donc, cette diminution、euh, n'est pas une diminution observée euh, euh, momentanément, seulement ce que aujourd'hui. Le problème se fait trop parler et par les médias et ça, fait, ça donne de la panique, alors qu'en réalité, c'est un problème qui existait depuis longtemps. Donc, vous pourriez affirmer qu'il y a des devises. Alors, elles on peut, ont diminué Oui, les réserves a, de change. Il y en a en suffisance. En termes génériques, les réserves de change、mmh. euh, ont diminué, je disais, depuis trois ans. Le problème、euh, se situe au niveau des ressources donc des sources de ces devises, de ces réserves de change. Ce sont essentiellement les transferts étrangers. Les transferts étrangers ont diminué depuis 2013. Et la diminution est d'environ 40%. Donc, il y a eu une diminution d'environ 20% en 2000, 2014, 20% en 2015, et la diminution a continué. Alors que les réserves de chant d e v r a i e n t p r o v e n i r des exportations, les exportations ne couvrent qu'environ entre 15 et 20%. Donc, vous comprenez que l'économie dépend essentiellement de ces transferts étrangers qui sont en diminution. Et cette diminution ne concerne pas seulement le Burundi, ça concerne beaucoup de pays. Et en développement, parce que c'est la suite de la crise qui a eu lieu, la crise financière en, en 1998, en 2001, 2000,、euh, en 2017. La crise financière mondiale. Mondiale, ou... effectivement. Donc、ah. ça a réduit les transferts des pays riches vers les pays en développement,、ah. y compris le Burundi. Le problème se pose beaucoup plus avec plus d'acuité aujourd'hui, parce qu'il y a eu encore d'autres perturbations、euh, au niveau national. Qui a encore amplifié la situation, qui a, qui a fait que certains bailleurs de fonds、euh, ne continuent plus à faire ces transferts vers le Burundi Oui, il y en a, on l'a entendu, de la part de certains changeurs de monnaie qui évoquent une conjoncture actuelle, la situation actuelle du Burundi. Il y a eu le retrait de certains partenaires financiers du Burundi notamment. Est-ce que ça ne serait pas l'une des causes du manque de billets verts Encore l'autre erreur que vous commettez, les médias. Les réserves de change, une grande partie ne passe pas par les bureaux de change.、Mmh. Les bureaux de change occupent une faible part dans l'utilisation des devises. Donc ce les, sont les banques qui en distribuent Les devises circulent dans le secteur bancaire,、mmh. c'est-à-dire la banque centrale et les banques commerciales. C'est là que circule、euh, une grosse partie des réserves de change, donc environ 80%, plus de 80%. Donc les bureaux de change n'occupent qu'une faible part. Mais comme c'est la face visible du, du, du public,、oui. parce que c'est là où les petits, o u les moyens importateurs passent pour obtenir les devises, et c'est là où les prix sont, sont observés par l'opinion, et ça crée l'opinion. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devrait observer la disponibilité ou le manque de devises. Permettez que je me dirige un peu chez Alexandre Nsabima a n a qui représente les changeurs du Burundi. Il y en a qui, qui parlent de, de cette rareté des devises, mais vous êtes chargé de, de changer des monnaies, les devises en monnaie locale et ou vice-versa. Et la réalité est que le prix est cher en monnaie locale. Où se trouve le problème Je peux d'abord dire que les bureaux de change s'approvisionnaient auparavant dans la Banque centrale. Un peu après, la Banque centrale a pris une décision que les billets d e c h a n g e s'approvisionnent dans les banques commerciales.、Oui. Ça aussi, ça n'a pas duré. Et on a pris d'autres décisions que désormais, les billets d e c h a n g e ne peuvent pas aller s'approvisionner dans les banques commerciales. Oui, non plus dans la Banque centrale. Et dans ce cas, c'est un grand problème. Quand on parle que les billets d e c h a n g e possèdent des dollars dans les coffres forts, c'est un peu magique. Nous, de notre part, au niveau des billets d e c h a n g e On ne comprend pas ça. Donc, -à -dire que, vous vous approvisionnez où C'est-à-dire, comme le représentant de la Banque Centrale vient de le dire,、mmh. les bilots de change trouvent les devises chez les, les voyageurs, les fonctionnaires qui rentrent dans l'émission avec de l'oricard de, de, de, de l'émission et un peu avec les, les, les, les devises de transfert, le West Nou est rien que ça. Et vous comprenez quand il a dit que les bilots de change n'ont pas de réserve C'est correct. On n'a pas de réserve de devises dans nos b i l l e t s de change. Le PEC que nous, nous recevons, on revend directement et auto-exigé par la Banque Centrale. Auto-exigé par la Banque Centrale, alors que vous ne recevez rien de la part de la Banque Centrale, ni de c Des banques commerciales. Est-ce que c'est possible? Bon, ce n'est pas magique. Peut-être que l'on peut le comprendre dans ce sens, ce n'est pas comme ça. Avant d'ouvrir un bilan de change, on doit avoir un accord de la Banque centrale. Et la Banque centrale nous exige un r é g l e m e n t qui sera distribué dans tous les bilans de change. Donc, une réglementation que tout bilan de change doit respecter.、Mmh. Quelle que soit la provenance de votre argent, la Banque centrale. Sur vous. Oui, on doit respecter la réglementation de la Banque centrale. C'est comme ça, monsieur Oda s b u k u r u le représentant de, de l'Association des, des banques de Burundi. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je, je dois préciser l'intention de, de nos internautes u r qui sont en t r a de nous écouter là, sur la radio Isanganiro. Les gens ont tendance à croire que ce qui La, la devise, c'est le dollar, c'est l'euro. Non. Même le frambois, c'est une devise. Toute monnaie, c'est une devise. Seulement, on parle, il y a des devises fortes, q u s t très fortes que les autres. La monnaie locale、euh, burundaise, c'est、oui, une devise au Burundi. Tout à fait. C'est une devise qui s'échange.、Mm -hmm. Évidemment, ça a sa valeur, qui est ce qu'elle est.、Et、je dois aussi préciser, comme l'a bien précisé mon homonyme, mon ami de la Banque Centrale, que la Banque Centrale, dans tous les pays du monde, doit maîtriser la quantité de monnaie que c i r c u l est dans le pays. C'est son rôle. Il doit garder u n contrôle, s'il te permet, a n n maintenant Sur la masse monétaire de nos vies en circulation. C'est le rôle de la Banque centrale. Et ça, c'est la Banque des banques. Ce que disait le, le représentant, plus i n s des échangeurs, il a bien dit que toutes les maisons respectent les, les, les taux tels que sont prévus par la Banque centrale.、Euh, c'est peut-être quelques maisons. La Banque centrale fixe. Un cours qu'on appelle un cours pivot. C'est un taux de référence.、Mmh. C'est un taux de référence autour duquel une certaine marge de fluctuation peut être autorisée. Mais ça allait vraiment au-delà, au-delà, au-delà. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que certains bureaux de change pratiquent des taux vraiment élevés. Trop même.、Mmh. élevés. Par rapport、euh, p au r rapport a taux officiel. Et même si on y mettait la marge autorisée par la Banque centrale, c'est là où se trouve le problème. Donc,、euh, il est vrai que la quantité de devises est forte. Vous avez bien parlé d e bien-vivre, c'est-à-dire le bien-vivre. Peut-être la quantité de billets verts qui est en circulation aujourd'hui dans le pays. Et là, on ne pourrait pas dire que ça a baissé ou ça a augmenté. Parce qu'il y a une grande quantité qui, qui, qui, qui sont logées dans les, les, les bureaux de change qu'on ne maîtrise pas. Il a bien dit. Les bureaux de change qu'on qu ne maîtrise pas. Tout vous, à vous fait. Vous avez p a r l e r de. Les gens qui proviennent, je ne sais pas, les gens qui rentrent des missions, qui ont 200 dollars, 300 dollars, qui e n Western Union. Est-ce qu'on peut maîtriser ça Est-ce que la Banque Centrale, ils ont ces informations Alors que la Banque Centrale devrait maîtriser et contrôler toutes ces quantités de m o n n a i e qui sont i n f o l m é e s À la circulation. Ça devrait être c o m p l i q Est-ce que c'est possible Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible qu'on、oui. sache, que la BRB e、oui. e sache. Tout、euh, à fait, la... parce qu'au niveau de l'économie, il y a un risque énorme. La spéculation peut provoquer des mouvements violents. À la hausse. Et, et, et là, ça peut déclencher des crises économiques graves pour le pays. Et donc, la Banque Centrale, elle est là pour réguler pour u r é g le r le marché. Donc, c'est l'autre de la Banque Centrale. Mais on voit également devant certains bureaux de change des vendeurs ambulants de ces monnaies étrangères. Est-ce que c'est normal Est-ce que la Banque Centrale peut contrôler Justement, ça, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à se mettre en a s s o c i a t i o n et créer des bureaux de change. Pourquoi travailler dans la rue Pourquoi Pourquoi travailler dans la rue Professeur, permettez que je retourne un peu chez Audace Neonzima, représentant de la BRB, pour poser justement cette même question. Est-ce que vous contrôlez La BRB contrôle ces changeurs de monnaie ambulants Avant d'arriver à cette question, avant de répondre à cette question, je vais d'abord faire un petit rappel. C'est que la Banque centrale est la seule institution qui a la mission de définir. Et mettre en œuvre la politique de change, c'est-à-dire la gestion des réserves de change et la définition du taux de change. Rappelez-vous, pendant la, la crise, toutes les devises étaient centralisées à la Banque centrale. Même les licences d'importation étaient validées à la Banque centrale. Parce qu'à ce moment-là, il y avait très très peu de, de réserves de change, donc de devises. C'est après la crise, quand l'économie a commencé à se relancer, les bailleurs de fonds ont apporté beaucoup de transferts. Et à ce moment-là, la Banque Centrale a libéralisé. En libéralisant, on a permis aux banques commerciales d'ouvrir les comptes en devises des particuliers, d'ouvrir leurs comptes aussi en devises auprès de leurs correspondants. Et on a permis au x bureau x de change aussi d'effectuer ce travail de manière officielle, de changer les devises. Mais au cours du temps, les réserves ont encore diminué. Et、suite à la crise qui est survenue、euh, au cours des années 2008-2009 et puis 2011-2012, la crise financière internationale et la crise qui est survenue en Europe, donc ça fait que les bailleurs de fonds ont, ont commencé à réduire progressivement encore les transferts vers les pays en développement, y compris le Burundi. Donc on constate que depuis 2013, les transferts vers le Burundi, qui constituent environ 80% des réserves de change que le pays utilise, ont diminué、oui. presque de moitié. Donc vous comprenez que le niveau des réserves au niveau macro diminue. L'économie et la banque centrale retourne sur les mesures de contrôle parce que c'est sa mission. C'est comme ça que les bureaux de change ont été éliminés dans l'approvisionnement. Est-ce que vous a i t la question en rapport avec l'approvisionnement des bureaux de change en fait? Les bureaux de change n'ont pas la mission de financer les importations. Les bureaux de change c'est pour faciliter par exemple les voyageurs ces transferts qui viennent dans la poche au lieu d'aller faire l'accueil à la banque ou aux, aux banques commerciales é c h a n g e r au bureau de change et les bureaux de change devraient les remettre soit à la banque centrale ou aux banques commerciales. Ou alors les, les donner à d'autres voyageurs qui. Donc, ils ont la mission de, de faire des petites transactions. Sinon, les, gros, les grandes transactions d'importation doivent passer par les banques commerciales. Le change, ce n'est pas un commerce comme le, le commerce du riz ou du manioc ou du haricot. Est-ce que vous avez. Voilà, vous avez de... posé la question des vendeurs ambulants. Les、Et、vendeurs ambulants. Est-ce que vous, vous contrôlez Est-ce vous... que vous savez, vous pouvez déterminer la, la quantité de monnaie qu'ils ont La quantité de monnaie que les vendeurs ambulants ont ne peut pas être. Parce que c'est le marché noir, ce qu'on appelle le marché noir. Quand c'est noir, ça veut dire que ce n'est pas visible. La Banque centrale contrôle les banques parce que les banques travaillent suivant les règles. La Banque centrale contrôle les bureaux de change parce que les bureaux de change sont supposés suivre aussi les règles définies par la Banque centrale. Donc ceux qui travaillent dans la rue, ça se passe de main en main dans la poche. À ce niveau-là, ça devient une infraction pénale parce qu'ils enfreignent la, la, la loi. e s t c e que la loi donne、euh, la prérogative à la Banque centrale de réglementer, de, de, de définir les règles de, de la politique de change. Donc ceux qui font le change en d é r o a n t des règles définies par la Banque centrale, ils enfreignent la loi. Et c'est une infraction pénale. Disons qu'on va y arriver. mais... Là, du, ça devient du passant, domaine de la police. Ou alors de la... Oui, alors la... o de u en passant,、euh, cherchons d'abord les explications d'un spécialiste. Monsieur le、euh, professeur euh, Salomon Sabimana, a quelle s explication s pourriez-vous donner à cette situation actuelle qu'on observe euh, Merci p、euh, o la question. Bon, par rapport à la situation qu'on observe sur le marché de change, je pense que dans l'ensemble, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une insuffisance. Des devises étrangères, je veux dire, parce que la monnaie nationale, c'est aussi une devise. C'est une insuffisance des devises sur le marché par rapport aux besoins de l'économie, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en en fait, L'activité économique nationale nécessite une certaine quantité de devises, mais la situation actuelle est telle que ce qui se trouve sur le marché est insuffisant par rapport aux besoins. C'est dû à quoi, justement bon, Par rapport à cette question, je pense qu'il faudrait la sceller en deux. Pourquoi il y a une insuffisance de devises Le représentant de la Banque centrale l'a expliqué. C'est par rapport aux mécanismes. par l e s q u e l s les devises entrent dans un pays. Les, les, les canaux traditionnels sont là, c'est-à-dire.、Euh Il y a le mécanisme du canal des exportations, c'est-à-dire le set d e x p l o i t a t i o n qu'on a. Et le Burundi exporte des produits traditionnels, le, le, le café et le thé. Et généralement, les e n t r é e s de devises peuvent diminuer soit parce que la quantité exportée n'a pas continué à augmenter, ou bien parce que le prix du marché international a diminué et le Burundi n'a pas une influence sur le prix international. Deuxième canal, c'est à travers les transferts étrangers, comme le disait le, le représentant de la Banque centrale, c'est-à-dire. Ça provient des partenaires techniques de et financiers du gouvernement, ça provient des organisations internationales qui vont donner des aides ou des dons-projets qui, qui se font au, au Burundi. Et ça, comme il l'a expliqué, la conjoncture, la situation qu'on traverse, c'est、euh, avec peut-être les flux d'entrée d i de Muni. Le, le troisième canal, c'est le flux d e capitaux. Et le flux d e capitaux, c'est à travers les capitaux des étrangers qui viennent, et, ou bien les flux de, de la diaspora. Qui viennent aujourd'hui, ce mécanisme de mobilisation de s bourrondais de, de la diaspora. Et encore une fois, il faut qu'on le dise, il l'a bien précisé, les moments que le pays traverse ne sont pas favorables à, à cette entrée, ce qui peut faire qu'à un certain moment, les flux peuvent avoir diminué. Donc, s'il si faut situer la question, c'est que les canaux traditionnels d'entrée de flux peuvent être à l'origine de l'insuffisance. Et il a bien、mm, précisé l'évolution d'art autant l'évolution d au, temps, d au temps de ces fruits. Maintenant, pourquoi on observe un prix très élevé dans les b u r e a u x de change Le représentant des bilots de change dit que c'est certains b u r e a u x de change. À ce niveau, pourquoi on observe ça C'est ça la question fondamentale. Peut-être que c'est lié au mécanisme d'approvisionnement et maintenant au fonctionnement de ces b u r e a u x de change, mais surtout à un esprit spéculatif. Cette fois-ci, lorsqu'il y a une insuffisante devise et qu'il y a des gens qui ont un esprit spéculatif, on peut avoir un prix très élevé par rapport au taux officiel. Et dans ce cas, en fait, e l e aurait été du bien. Dans ce cas, on dirait que la devise étrangère d o i t ê t r e comme tout autre produit qui se vend sur le marché. Si un produit est en quantité insuffisante et que la demande est très élevée, Maintenant, si l'acheteur est prêt à acheter à ce prix élevé, le vendeur e d'objet spéculateur. Malheureusement, ça crée des effets négatifs sur l'économie. Dans l e n t r e temps, il y a une question qui survient lorsque M. Alexandre Salima a n a représentant l'échangeur, a évoqué que les banques commerciales n'approvisionnent pas les bureaux de change. Est-ce que c'est est normal, M. a u d a s b o u k o u l u Merci beaucoup. Ça peut être bien normal. Ça dépend de la politique de la Banque centrale. Mais le problème, ce n'est pas, pas là où il e x i s t le problème. Le problème, comme vient de le dire M. le professeur, C'est qu'il y a une adéquation entre les besoins qui sont énormes et les, besoins de les demandes, si vous voulez. Les demandes de ces monnaies et des ressources qui sont stables et qui ont tendance à diminuer, d a n s les ressources en devise. Vous comprenez? Oui. oui, mais les banques ont t e n a n c i m Les gens, les gens qui ont、cas. besoin de ces devises, de ce billet vert, ils continuent à augmenter, alors que la quantité de ce billet vert a diminué ou ne progresse pas au même niveau q u i les besoins. Mais le problème, où u est-ce qu'on peut permettre à ces maisons des échangeurs de déséquilibrer le marché en pratiquant des taux qu'ils veulent? C'est ce que disait le professeur. Ça, ça a des répercussions énormes sur l'économie du pays. Ils n'ont qu'à respecter la loi, parce qu'ils ont une charte qu'ils ont signée. Ils n'ont qu'à respecter la, les directives de la Banque centrale et pratiquer la marge qu'il faut, si le peu qu'ils ont, même s'ils n'ont pas l'argent de la Banque centrale. La Banque centrale doit réguler. Ce Marché de change, monsieur Alexandre Salimana, vous vous dites que vous ne recevez pas de billets verts de, de devises ni de la part de la banque centrale ni de la part des banques commerciales, oui, mais vous devez respecter la règle. Oui, on doit r Est-ce que vous travaillez perdant ou gagnant? Bon, si c'était bien, vous voulez gagner beaucoup plus, non, on ne veut pas gagner plus、mmh. parce que nous aussi, nous, nous faisons partie de, de, de ces gens-là en quelque sorte qui peuvent aller acheter des biens au marché comme les autres. Si le dollar monte, nous aussi nous perdons. Alors, on doit rester dans la réglementation de la Banque centrale. C'est-à-dire, dans la fixation des taux de change, la Banque centrale nous donne une commission. Et cette commission est un peu satisfaisante pour nous. Ce n'est pas un problème. Alors, quand on dit que les billets de change font grimper les taux de s dollars sur le marché, à mon niveau, ce ne sont pas les billets de change, c'est plutôt peut-être c'était l'arrêté. Des dollars. C'est un phénomène peut-être <coughs> qui est difficile à, et... à imaginer, mais nous aussi nous l'avons vu comme ça. Ce n'est pas moi, Alexandre, qui p e u x dire j o e le dollar est à 2000 francs. Est-ce que tu vas acheter à 2000 francs C'est moi qui le dis. C'est peut-être un phénomène qui s'opère sa sans savoir comment. Et... Il y a i a... veut i i r Ce n'est pas un marché, c'est un marché réglementé. Il pas, dit que la banque centrale que, oui, leur donne une commission. Oui, ce n'est ou pas、oui. question, de la, de question de la demande de l'offre. Si c'était question de,、si、de la demande, D'offres en cas de parfaite concurrence. Le prix dépendrait de si la demande est inférieure du test payé à l'offre, le prix augmente. Mais cette fois-ci, on est en face d'un marché réglementé par la Banque Centrale. Oui. Mais, mais pour, nous, pour nous, il n'y a, a pas de problème.、Oui. Tout simplement, on s'est rencontré dans une situation où, comme la, le représentant de la Banque Centrale l'a souligné, comme il y a une petite réserve qui est destinée au produit de la première nécessité, donc il apparaît que les bilots de change opèrent des de petites transactions. C'est normal. Mais on se rend compte les grandes transactions qui n'ont pas été servies dans la banque centrale ou dans les banques commerciales, i l s retournent dans les bureaux d e c h a n g e Donc ils disent que il dans les bureaux d e c h a n g e il y a de l'argent, de, des de, de, de, de dollars.、Mm -hmm. Au contraire. Pour nous retourner chez nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mal. C'est plutôt un avantage. Mais n'avoir pas à donner, ça fait mal pour nous. <rire> n'avoir pas à donner. Soyons un peu pragmatiques <rire> à ce sujet. Si ce n'est pas un secret à vous, est-ce que vous pourriez nous dire combien, en termes de devises, combien de dollars par exemple, par jour que vous obtenez En moyenne. En moyenne, les bureaux de change. On n'a pas encore fait des statistiques pour dire que la moyenne est pour tous les bureaux de change. Mais si par exemple, on peut dire que pour un bureau de change, ça ne peut pas dépendre. Passer 1000 dollars par exemple. 1000 dollars par jour. Si par exemple, dans les conditions normales, vous comprenez que nous, nous recevons les, les, les, les dollars des transferts, comme on l'a dit, nous recevons les, les, les dollars des voyageurs. Et compte tenu de la situation actuelle, les voyageurs ne sont pas nombreux, les transferts non plus. Et là, nous aussi, nous souffrons de cette situation. 1000 dollars, c'est peu ou c'est suffisant, M. Oudas n s i e r n y a n z i m a de la BRP Je n e disons pour un bureau de change <rire> à b o u g u m b o i a Un bureau de change, c'est passé avec 1000、ah. dollars par jour avec、euh, une marge de 1%.、Mm. Si ce bureau peut survivre, ne f i s c e que payer le loyer, payer l e p r e n a n s employés <rire> je, je ne pense pas, je pense que M. e x a n d r e aussi a exagéré. <rire> je ne vais pas exagérer. De... Nous, nous parlons actuellement de ce qui se passe actuellement, sinon, dans les autres situations, Ce n'est pas comme ça. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de voyageurs, les transferts sont réduits. On, on tirait de là-bas. Là Avant, la, la situation que le Burundi vit aujourd'hui, vous obteniez combien en moyenne Là, peut-être que c'est difficile à dire quand on n'a pas encore fait des, des statistiques, mais c'était un peu satisfaisant par rapport à aujourd'hui. Ça s'explique, professeur. s a l u Mana. Salamou. Bien, merci.、Mo. Je n'aurai pas de, de, de, de chiffres par rapport à ces bureaux de change, mais de mon point de vue, si les bureaux de change n'arrivent pas à dépasser 1 000 par jour, je pense qu'avec les métiers, ils auront des problèmes. Et comme je l'ai dit au départ, ça devient un problème sur le plan économique qui peut p e r t toucher l'économie dans son ensemble.、Et、je pense qu'à ce niveau, il faudrait aussi fournir un effort pour avoir l'idée des statistiques. Pour que aussi les bureaux de change ne travaillent en sachant à peu près quel est le montant qu'on a. Mais par rapport à ça, si, comment on peut interpréter、euh, cette inquiétude des représentants des bureaux de change C'est que cette situation peut être aussi p expliquée u t t ê r e e par un comportement des gens qui est lié au sentiment qu'ils ont du marché.、Et、comme i l d i s a i t qu'ils s'approvisionnent non pas par la banque centrale, non pas par les banques commerciales, et qu'ils s'approvisionnent par. Ces t v o y a g e r nous autres, si on va à n a mission qu'il reste 200 dollars, 500 dollars, 200 euros, alors, le sentiment du marché, si moi j'ai besoin de la mission et que je dis les 200 dollars, je vais les changer au moment où ça aura augmenté, et je peux me comploter comme ça et je dis j'attends, je garde mes 200 dollars dans ma poche. Et si l'un ou l'autre、oui. garde les 200 dollars dans sa poche, en espérant que les prix vont continuer à augmenter, le bureau de change, le bureau, vide. Le bureau de change devient vide.、Oui. Et dans ce cas, ce concret risque d'arriver. Et dans ce cas, ce mécanisme de spéculation dans le temps peut conduire à ce que personne n'aimerait avoir. Et en fait, c'est ce que nous enseignons. C'est la prophétie autorisatrice. On a peur que les prix augmentent. Mais à force de se comporter comme si les prix vont augmenter, ça finit par amener les prix à augmenter. De toutes les façons, la, la Banque centrale ne va pas un jour、euh, toquer dans les poches des individus pour retirer de, des devises. La, la, la Banque centrale ne pourra pas le faire parce que c'est un choix individuel. Mais、oui. cette fois-ci, c'est là où, comme il l'a dit, il faut dirais, je dirais,、euh, cette sensibilisation pour que les gens comprennent le mécanisme des bureaux d'argent. De Certains gens peuvent penser que si moi je me comporte comme ça, je vais gagner. En n oubliant que si le comportement se généralise, ça devient néfaste oui, mais pour l'économie. C'est pour q u o i en fait, <rire> les médias ou les autres, il faut、oui. aussi, c'était de casser la population、oui. par rapport à ça. En tant qu'analyste, n'est-ce pas qu'il y a des échangeurs de m o n n a i e qui vont à l'extérieur pour chercher des devises et venir les vendre? e n tant q u a n a l y s e je considère le marché, comme je l'ai dit, le marché de change, comme tout autre marché,、mmh. dans un premier temps. Du moment que le, le changeur trouve qu'en faisant un saut à, au Congo ou, à, ou ailleurs, qu'il vient avec un certain montant de devises et, et qu'il peut gagner là-dessus, il peut le faire. Et en tant que comportement individuel, il est animé par un goût du profit. Et pour un marché, dans l'ensemble, ça devient un phénomène normal. Mais. Comme l'a dit le r e p r é s e n t a n t des banques commerciales, le marché de change, c'est un marché qui est réglementé par la banque centrale. Autrement dit, la banque centrale est là pour réguler et contrôler. C'est pourquoi, de mon point de vue, si on arrive à cette situation, c'est que, de mon point de vue, il y a un dysfonctionnement quelque part. Et donc, je pense à ce niveau qu'il faudrait que les acteurs, c'est-à-dire la banque centrale, les bureaux de change, Les banques commerciales, tous ces intervenants p e u v e n t se trouver un mécanisme de discussion pour améliorer le fonctionnement de ce marché. Parce que même si c'est un marché parallèle, c'est un marché qui, qui est réglementé par la loi. Et cette fois-ci, ils ne peuvent pas travailler à perte. C'est pourquoi je d il s q u i faudrait un mécanisme qui rassemble l'autorité monétaire en tant que banque de s banque, s autorité de régulation, mais aussi les banques commerciales qui participent au marché. De s devises et puis aussi les bureaux de change qui rentrent dans ce mécanisme. Parce que, je dis ça pourquoi, le représentant des bureaux de change dit que nous, on respecte la marge de la Banque centrale, mais vous et nous, acheteurs de ces devises, nous disons le prix est très élevé, de toutes les façons, mais, mais dans cette communauté des, des bureaux de change, on comprend qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire pour améliorer. Donc, je pense qu'il faudrait la collaboration des différents intervenants, y compris le thème l e u t o r i t e monétaire, parmi les s t a t s o n s Monsieur le représentant de la Banque centrale, o d a s e Nyonzima, est-ce que vous pouvez contrôler ces cas où les changeurs de monnaie vont s'approvisionner à l'étranger, en pays étranger, pour revenir à Bujumura o o ou à l'intérieur du pays Pour vendre leurs billets. Puisqu'ils peuvent vendre une partie, mettre une partie dans leur bureau de change et ça devient officiel. Et ils peuvent aussi laisser une autre partie chez eux, dans leur maison. Est-ce que vous pouvez contrôler Oui, aller chercher les devises à l'étranger, venir les vendre au Burundi, ça ne serait pas un problème.、Mm -hmm. Mais ce que le, les, les, les bureaux de change ou les individus qui le font ne comprennent pas, c'est que. Les réserves de change, les devises, dès lors que vous traversez la frontière avec ces devises, ça devient la propriété de l'État, en principe. Les bureaux de change ont été autorisés pour faciliter les transactions, pour faciliter à ces importateurs qui cherchent les devises, les petits et moyens importateurs, d'y accéder facilement. Mais il semble que les bureaux de change ont dévié. Au lieu de travailler officiellement, ils travaillent dans l'informel. Dans ce cas, quand ça devient informel, ça devient difficile à contrôler. Et c'est là où se trouve le problème. Sinon, les bureaux de change devraient respecter le taux fixé par la Banque centrale. Lorsque ces bureaux achètent les devises, ils devraient enregistrer. Lorsqu'ils les vendent, ça devrait être la même chose et donner le rapport à la Banque centrale. Et dans tous les cas, ils devraient gagner. Mais si ils reçoivent, le bureau de change X reçoit les devises, ne les enregistre pas ils les achètent à un prix très élevé. Et puis, il e s vend encore à un autre prix très élevé, de manière informelle. Dans ce cas, ça devient difficile à la Banque centrale de contrôler. Et ça devient une infraction vis-à-vis -vis de la loi. Et ça devient cette fois-ci pénal. C'est pour cela que maintenant, on est obligé de faire intervenir de la police pour faire respecter la loi. Parce que c'est la Banque centrale qui est autorisée à définir et mettre en œuvre la politique de change, y compris la fixation du taux de change. Et tout le monde doit s'y conformer. Quand on ne s'y conforme pas, on est en dehors de la loi, on est passible des sanctions. バラリラウォ u セバラリラコモウシコ w ウシイビチロウィラ a ウガオ a ニ a ギウコワシナルチャリアキチュアナガインドオバラギャバカギャマモニャギウコヤバトイアトゥビツワフウビオビラバチト O ビラババチビチビラババチビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビラビビラビラビラビララビラビラビラ Messy, c u l it be that yellow? e w i l u r v v e b o s s Valadita, Valadita, b o s s Valadita. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque, nous sommes en train de débattre sur le sujet de l'insuffisance des devises observées en séjour au Burundi. Sur le plateau, nous sommes avec le directeur des études économiques et de la statistique à la Banque centrale, la Banque de la République du Burundi. C'est Oda S. n y o n z i m a Oda S. Bukuru, c'est le président de l'Association des banques du Burundi. Alexandre Nsavima n a c'est le président des changeurs. Et il y a également professeur Nsavima n a Salomo, n spécialiste en économie. Et enseignants d'université. Il faudrait parler de l'impact. Monsieur le professeur Salimana Salomon, quel est l'impact qui peut surgir suite à cette insuffisance justement L'impact, je, je préférerais dire l'effet ou tout simplement le résultat parce que nous parlons dans un premier temps à court terme. Sinon, l'impact o u l'analyse dans un h o a i z o n de long terme. Donc, à court terme, le, le, le résultat ou l'effet qu'on peut observer, c'est qu'en en fait, il y a、euh, une augmentation des prix qui peut conduire,、euh, je dirais, au bout du compte, à la diminution de la qualité du bien-être de la population. Cela veut dire qu'en fait, lorsque la devise coûte cher, c'est que les gens qui ont besoin de ces devises pour a l l e r importer, Vont acheter la devise à un prix très élevé. Or, pour maintenir leur s marge s bénéficiaire, s ils doivent intégrer ce supplément de prix et le prix domestique va augmenter. Et si le prix augmente, c'est que la capacité de consommation ou la capacité de demande des agents économiques va diminuer. Mais comme nous, nous sommes dans un cadre d'échange, il faut nuancer. Quand nous disons la capacité de consommation, il ne faut pas seulement entendre un ménage comme une maison. Le ménage, c'est un consommateur. Mais l'entreprise qui veut investir, c'est un consommateur en ce sens C'est qu'il va acheter des biens pour investir. L'État, c'est un consommateur aussi parce qu'il va partir des de, de recettes pour acheter ce dont on a besoin. Et à ce niveau-ci,、si、nous allons dans l'ensemble, c'est que ça entraîne une augmentation des prix et ça diminue la demande globale. Et Quand ça diminue la demande globale, c'est que la qualité du bien-être diminue si ça continue à long terme. Mais dans ce cas, c'est que nous, nous raisonnons dans cette demande sur le marché parallèle. Maintenant, si réellement la quantité qui passe par les banques est suffisante pour assurer ces i m p o r t a t i o n s l'effet serait relativement réduit. Mais sinon, l'effet de, de l'insuffisance de des devises et de l'acheter des devises, c'est a i n s i que l e vicieux、euh, d'augmentation des prix qui diminue le bien-être de la population. Et à ce niveau, Tout le monde est touché. Et au-delà de ça, ça diminue le bien-être, mais ça diminue aussi l'activité économique du pays. Du pays.、Mmh. Et quand ça diminue l'activité économique du pays, vous comprenez que ça devient ç a produit des effets néfastes a, à long terme. Il y a aujourd'hui quelque chose qui s'observe de façon p a r a d o x a l e si je me permets d'utiliser le terme. Il y a la patate douce, la pomme de terre, le haricot, les, les, des, des produits, des denrées produits localement qui montent et les commerçants, les vendeurs disent que. Le dollar est monté. Est-ce que c'est est normal? Ce ne sont pas des produits importés.、Et、ça, on peut l'expliquer de deux manières.、Mm -hmm. La première, c'est ce que j'ai dit, l u sentiment du marché. Dans un premier temps, c'est que le vendeur de la patate ou de la, de la pomme de terre, il dit que celui qui va l'huile, il a augmenté le prix. Et ça va continuer、Alors、à augmenter. Alors que j'en ai besoin. Ça, c'est du côté de la demande. Je vais, vais d'abord dire, si nous parlons, qu'est-ce qu'on voit à partir de ce qu'on observe sur le marché, qu'est-ce qu'on anticipe En fait, l e s individus qui voient le prix des produits importés augmenter. Ils pensent que ces prix vont continuer à augmenter. Et à ce niveau, lui aussi, il dit il faut aussi que moi, j'augmente mes prix parce que c'est ça que je vends. Et le deuxième, la deuxième manière d'expliquer ça, c'est que sur le marché, on est à la fois offreur et demandeur. Celui s t qui vend la patate douce, qui vend la banane, qui vend la pomme de terre, il est offreur dans son cas, mais avec ce qu'il gagne, il va acheter. De l'autre côté, il est demandeur. Et dans ce cas, il va dire Moi, je bois la patate douce pour acheter l huile, pour acheter le s a v o n Donc, j'augmente le prix de mon produit. Il y a, pour les, il pour y a le même、monde. le sachet de 50 francs qui a augmenté de doublement. Bon, ça devient <rire> complètement sur le marché. <rire> tout le monde cherche à spéculer. Et cette fois-ci, c'est ce que j'ai dit en disant La façon dont les gens voient le marché fonctionner, tout le monde va essayer de spéculer. Il va te dire, bon, même si c'est lui qui transporte les produits, il va te dire que non, 200, ça ne va plus. Parce que lui, il a l'esprit de dire, avec 200, qu'est-ce que je vais acheter Donc il y a une façon d'expliquer ça. Et c'est ce que nous avons dit. Si ce,、si ce, si、ce qu'on observe veut continue, r ça peut nous amener dans une situation qu'on n'aimerait pas avoir. Parce que c'est la situation qui peut,、euh, comment dire, qui peut se dégrader. C'est pourquoi, comme on l'a dit, les gens qui, qui interviennent sur ce marché. D'affronter des efforts pour voir comment atténuer la chose. Et heureusement qu'on nous a dit que le, le gros des devises passe par le marché bancaire. Y Il Y aurait-il quelque chose à ajouter, M. Odase m o u k u r o u président de l'Association des banques du de Burundi Oui, merci de, beaucoup. Les effets,、euh, les effets sur la société. C'est insuffisant des devises、oui. sur le marché. M. le professeur l'a bien expliqué,、euh, mais les effets sont là. Ils sont là. Ils sont là pour les banques commerciales et nous en souffrons effectivement. Mais je dois, je dois commencer par dire qu'au niveau du marché, du, du moins le, mar, le marché des biens et services, il s'agit d'une pile de spéculation. C'est tout. S'il s'agit des produits fabriqués ici localement, ils ne devraient pas augmenter sensiblement, en principe. principe Peut-être pour les produits qui sont importés, si nos clients, les clients qui viennent chez nous pour chercher de l o b i s e afin d'importer des marchandises et qui n'ont pas ces deux bises, parce qu'il n'y en a pas, la Banque Centrale n'y en a pas suffisamment, et qui. Bon, qui v o n t dans les bilans de l change, qui ont ces, de, ces devises et ces, de, ces billets verts à, à, à, à des taux très élevés, ça a un impact sur le prix de la marchandise. Le prix de la marchandise arrive à Bujumbura cher et le commerçant il a tendance à mettre sa marge toujours. Le prix devient élevé. Le prix devenant élevé, alors que les consommateurs, les acheteurs, moi et vous, les salaires n'ont pas changé, les salaires sont restés les mêmes. On achète peu ou pas du tout. Stocks, là, le, le, le, euh, le taux de rotation des stocks diminue et on passe une année, deux ans avec un stock, peut-être des produits périssables qui, qui, qui périssent. Et, et, et voilà le, le, le, le, le, le commissaire qui est client de nos banques, il tombe en faillite. Et nous, nous tombons en faillite aussi parce qu'on ne parvient pas nous, à, à, à, à nous rembourser. Mais ce que j'allais dire ici maintenant, c'est、euh, si on m tout le monde avait un s e r v e c e national, comme notre ami, par、euh, exemple, et que le peu de devises qu'ils ont, Et c'est normal, ce que Alexandre n'a pas dit, quand en échange, il va ici, à côté à RDC, quand il achète des d o u i s e s des、oui. dollars, et q u i e m è n e ici. Par exemple, à, à, à, à, à 2300 f r a n c s b o u s écoutez, il va mettre sa marche. Ça, ne l'a pas dit. Pourquoi acheter ce, ce dollar à 2300, 500, alors que tu sais que. Parce qu'il a peut-être manqué. Oui, il a manqué.、Oui, c'est ça ce que je d i s a i Il faut son s u r s o u t national.、Mm. Tu sais bien que. Tu traverses la frontière avec un dollar à, que tu as acquis à un prix très élevé par rapport au prix de la Banque Centrale、oui. et tu viens de réglementer le marché national. Et à ce moment, c'est ces le bureau d e c h a n g e le détenteur de bureau d e c h a n g e qui décide du prix. Oui, tout à fait. Qui décide du prix et qui, qui tombe dans les fractions. Tout à fait. Au niveau de la BRB. C'est un cercle vicieux. <rire> Il、euh, faut ils... un sursaut national. Oui, ils ont fait. Tu vois, seulement. Les DG Bukuru ils ont fait le tour des de, de différents effets sur l'économie et sur la vie de, de, de la population. De manière générale, lorsque les devises. Il faut d'abord préciser que l'insuffisance n'est pas un état statique. Parce que les devises, c'est un flux. Aujourd'hui, il y a un faible flux d'entrée et une forte consommation de devises. Demain, il peut y avoir. Des flux élevés et renverser la, la, la, la tendance. Donc, quand il y a ce faible flux d'entrée de devises,、eh, il y a donc ce comportement, il y a la pression sur le taux de change. Parce que les demandeurs, comme ils ont dit, les o n s disent, sont élevés par rapport à, à, à l'offre. Donc, il y a la pression sur le taux de change et la pression s'exerce sur la banque centrale. La banque centrale est alors obligée, obligée d'intervenir pour jouer le gendarme. Et là, ça, on,、euh, la Banque centrale intervient en augmentant la réglementation, en augmentant le contrôle et s a l o u d i t davantage les procédures. Alors qu'en principe, pour faciliter les transactions, ça devrait être libéralisé. Donc, ce sont des contrôles de plus. Et pour le cas d'espèces, pour le cas de, de, de, de Burundi, si les bureaux de change、euh, continuent à dévier、euh, leur activité, À les dévier à l'informel, la Banque centrale peut être obligée à les, à les supprimer purement et simplement. Et récupérer l'activité de change et la centralité de la Banque centrale.、Mmh. Et peut-être la, la maintenir avec les, les banques commerciales uniquement. supprimer l'autre compartiment du marché de change qui est constitué par les bureaux de change. Ce que je ne souhaite pas.、Mmh. Parce que les bureaux de change facilitent certains importateurs qui, qui ont besoin d'accéder rapidement à cette qualité faible de devise. L'impact donc est là. S'il y, y a insuffisance, il y a l'augmentation il, il y a la tendance à la dépréciation. Et comme nous sommes des importateurs nets, la dépréciation conduit nécessairement à l'augmentation des prix, ce qui rend chéri le coût de la vie. Et c'est pour cela que la Banque Centrale tient toujours à la stabilité du taux de change. Et celui qui veut déprécier la monnaie, en fait, c'est-à-dire qu'il est en train de, de faire le dévier ou alors de faire sa politique parallèle. Donc, c'est ça, ça que je voulais dire、euh, en ce qui concerne les effets sur l'économie et sur la, la vie. C'est probablement un clin d'œil à M. Alexandre Saïmana, représentant les changeurs de monnaie. Vous vous approvisionnez en pays étranger à des coûts supérieurs à celui fixé par la BRB. Et là, on a compris que vous fixez vous-même les prix de ce billet vert. Est-ce que c'est normal? Peut-être dire qu'il y a des c h a n g e s qui vont s'approvisionner dans les pays étrangers. Je ne peux pas affirmer ça. Au niveau des b u r e a u x d e c h a n g e quand on dit que l'insuffisance des devises n'est pas statique, peut-être qu'on aura cette chance. Mais si par hasard ça va persister, les b u r e a u x d e c h a n g e vont fermer et n'aille. On n'attendra plus le, le retrait des permis d'exploitation de la Banque centrale. Peut-être. Nous serons obligés de remettre les, les permis d'exploitation parce que. Si on n aura pas les, les devises pour servir les, nos clients, c'est fini, notre métier sera. Vous irez dans la rue. On cherchera d'autres choses à faire. Donc, c'est finalement quelque chose qui va toucher même les changeurs de monnaie. C'est ce que vous dites, monsieur Alexandre. Si l'insuffisance de ces devises, comme on le dit, p e r d i s t e n t les effets touchent d'abord les bureaux de change.、Mm -hmm. Si. Et on, on sera obligé de fermer les. v o s t e s optimiste. o p t i m i s t e audace, Nyonzima, de la BRB. Mais si les bureaux de change f e r m e n t un à un, jusqu'à la fin, Comment va se comporter la banque centrale? i l faut que les gens soient servis. Oui, je disais qu'il faut être optimiste. Avec le rétablissement de la sécurité, probablement que l'activité des touristes va augmenter, les voyageurs vont encore venir et les bureaux de change auront leurs clients. Mais s'il advenait que les bureaux de change ferment parce qu'ils ne trouvent plus de sources d'approvisionnement, c'est ça. Cela ce serait dommage, mais cela n'empêche pas la Banque centrale de continuer à, à, à réaliser sa mission. Parce que, comme je l'ai dit, les bureaux de change occupent une part minime dans le financement des importations. Donc, la grosse part passe par la Banque centrale et par la Banque commerciale. Donc, peut-être ceux qui vont souffrir ce sont ces moyens, petits et moyens importateurs qui s'approvisionnent auprès des bureaux de charge. Ce sont ceux-là qui, qui seront affectés parce qu'ils ne, ne vont plus trouver où s'approvisionner. Mais sinon, l'économie devrait se restructurer et favoriser les, les gros importateurs qui passent par le système bancaire. Pour que ces petits et moyens détaillants s'approvisionnent auprès des grossistes. Je pense que ça sera. Faisons un、oui. peu le tour avec des voies de sortie, des solutions à proposer et commençons par. Alexandre Sabimana, les changeurs de monnaie, les détenteurs des bureaux de change, quelle serait la voie de solution que vous pourriez proposer pour que la situation redevienne normale bon, Je peux proposer à la Banque centrale de nous aligner comme je le faisais auparavant. Vous aligner où Sur les gens avec qui ils peuvent donner de la, des devises. Quand ils donnent aux banques commerciales tout simplement, et que la banque, les banques commerciales. ne Parviennent pas, à, elles aussi, à satisfaire les, les, les clients. Il y a une partie des banques, de, donc des de, de clients qui, qui, qui allaient dans les banques commerciales qui vont se retrouver dans nos bureaux de change. Et par ailleurs, nous aussi, nous allons les servir sur l'OP e que, que l'on aura eu de, de, de la banque centrale. Et toutefois, on doit respecter, j'ai déjà souligné, que l'on doit respecter le règlement, donc, autrement dit, les taux proposés par la BRB. Par la BRB, oui. Professeur Salomon s a b i m a n a Quelle serait pour vous la voie ou les voies de solution que vous pourriez proposer pour que la situation redevienne normale Cette insuffisance de devises Bien, merci. Pour les voies de solutions qu'on peut tenter, d'abord, il faudrait situer cette question d'insuffisance. D'insuffisance de devises, c'est qu'en grande partie, il y a des voies qui nécessitent du temps qui se font dans un horizon de moyen terme et de long terme. Et là, je pense que l'autorité monétaire. Est à l e u v r e pour voir qu'est-ce qui peut se f a s s e l a t i é monétaire, vous pouvez vous Je veux dire à la, la banque centrale. centrale. Et, et, tout, et avec tous ces collaborateurs, dans un sens, c'est d'améliorer toujours l'environnement attractif des gens, de l e n t r é e des devises, comme il a dit, ce sont des flux.、Euh, des flux. Mm -hmm. Si ça entre en petite quantité, ça a des problèmes, mais si les sorties sont toujours élevées, vous comprenez que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, on décide. C'est tout un mécanisme qui prend des étapes, qui prend des. Logique de collaboration et pour, la, pour、uh, créer un a b o n n e m e n t beaucoup plus attractif. Mais à court terme, ce que je peux dire comme une solution de, de, de sortie, c'est essayer de continuer à améliorer la gestion optimale des devises de la quantité qui est sur le marché actuellement. Améliorer la gestion Monsieur, optimale、hein. C'est encore la, la, la BRB <rire> et ses partenaires, notamment les banques, mais aussi la collaboration. Moi, je préfère dire la collaboration entre les acteurs de ce marché. Il y a la banque centrale en tant qu'autorité il y a les banques commerciales comme intervenant sur s le marché interbanque de devises mais aussi ces bureaux d'échange. m u l t i p l i e r les occasions d'échange les occasions de discussion pour voir une solution. Et、je dis ça pourquoi Parce Donc, Entre les détenteurs de bureaux de change et la BRB. Et la BRB, parce que la BRB, c'est l'autorité. Et son rôle, c'est de réguler et contrôler. Et la loi le permet. Et à ce niveau, il faudrait cette collaboration pour trouver, peut-être, ensemble, si c'est possible, des solutions possibles. Et ici, autre élément, c'est justement à l'égard des bureaux de change. Avoir un prix. Affiché, qui est inférieur au prix auquel on achète à l'intérieur des bureaux de change. C'est un mauvais signal de ce marché à regard des acheteurs, mais surtout, et surtout les, les étrangers qui entrent. Et ça devient, je dirais,、euh, un signe qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et comme le disait le, le président des bureaux de change, si les bureaux de change ont des problèmes, sur le plan économique, on comprend que c'est tout un enchaînement. Un bureau de change qui ferme, c'est une perte i pour le propriétaire du bureau de change, mais c'est aussi une perte i pour l'économie. Parce que quelqu'un qui a un bureau de change, il, il la vend et puis il consomme. Si vous avez une pâtisserie à côté, c'est tous les bureaux de change u r qui sont ici fermes. Vous comprenez que la pâtisserie à côté va perdre aussi. Donc, je pensais que même la communauté des bureaux de changeurs devrait voir comment créer, un, comment créer, je dirais, une image. Rassurant et a t t r a c t i v e pour que les gens ne voient pas en disant Bon, quand j'entre au bureau de change, je trouve un taux de change supérieur au t o affiché. Autrement dit, si tout le monde se met en tête que les bureaux de change ont un esprit spéculatif, ça devient une mauvaise image pour les bureaux de change. Et si les bureaux de change ont des problèmes, ça affecte, à travers les différentes interconnexions des agents économiques, ça affecte les autres. Et comme il l'a dit, ça affecte aussi les, les familles. Donc je dirais qu'à un certain moment, je vous dirais, pour m o n r é s u m é il faudrait une gestion optimale des devises qui existent sur le marché. Ensuite, il faut entretenir une collaboration entre les différents acteurs, autorités monétaires, les banques commerciales et les bureaux de change, mais aussi ces bureaux de change, améliorer cette image qu'on a, qu a de ces bureaux de change à travers le respect des prix affichés et des prix pratiqués. Merci.、Voilà. La question est la même. Chez Audace, représentant de l'Association des banques de Burundi, des voies de sortie à proposer Oui, les voies de sortie、euh, que je proposerai,、euh, évidemment, le professeur、euh, a tout résumé. Mais je dois d'abord、euh, signaler qu'au niveau des banques et、euh, établ établissements financiers,、euh, on n'aimerait pas que les bilans de change ferment. Ce sont nos clients. C'est le,、si oui, le risque c est, c est, si l'on en est. Tout à fait. C'est le risque. Si ils ferment, il y aura des répercussions énormes, négatives. Sur l'économie, sur tout le pays, y compris les banques. Les banques, ce sont nos clients.、Mais、oui, ils ont des crédits, crédits immobiliers, autre chose. On n'aimerait pas qu'on en arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, je demanderai s au bureau de change, vraiment, d'essayer de travailler comme M. Alexandre. Je parle toujours du, du sursaut national. Essayer d'acheter、euh, des dollars au prix officiel de la Banque centrale. Parce que vous savez, l h e u de travail, l h e u de métier, ils achètent, ils vendent. Il y a une diffé différence entre le, le, le prix d'achat e vente, le prix d et le prix de vente. Il y a une différence. C'est ce qui fait l e s marges. En termes financiers, ça, ça s'appelle spread. C'est ce qu'on a. Ça s'appelle spread. En termes、oh, financiers. Tout en, termes soit, en tout cas, qui gagne quelque、ouais. chose. Tout à fait. Ça s'appelle spread. S'ils si achètent à plus cher, là, ils devraient mettre le spread. Donc, ils vont encore vendre encore plus cher.、Oui. Donc, il faudra qu'ils évitent cela. Nous, nous qui sommes dans des missions, nous, moi, je ne sais pas si vous allez dans des missions ou quelqu'un d'autre, vous vous rentrez avec 200, ou 300 dollars, dégoûté. Il faut, que, il, faut, il faut te mettre dans la tête que quand tu vas, tu vas échanger dans les bureaux de change, il va te donner au cours officiel fixé par la Banque Centrale. Évidemment, l'instant, i n voudrait que côté, j'ai 200 à dollars. On va v o i t que ça monte. Oui, oui, oui puis... donne-moi donne 500 000 e u r o millions. Ce n'est pas seulement le travail des de, de, de bureaux de change. Tous les Burundais, y compris moi, y compris vous. Il faut qu'on soit conscient. Quand je rentre avec 500 dollars, au lieu de les amener à la Banque Centrale, je vais dans un milieu de change. Ils me donnent ça à 2500, prends bon par pa pa dollar. Je dis,、oh, tant mieux, je vais, je vais souffrir pendant des mois. Ce n'est pas,、bon, pas bon. Ça aurait des répercussions sur l'économie sur le pays.、Oui. Ça, c'est la première constatation. Autre chose, je demandais à tous les Burundais, vraiment, demander à la Banque Centrale de tout faire pour qu'on évite la dollarisation. La dollarisation de notre économie. C'est impensable. Quelqu'un qui la, a construit. La, la, la, do, la dollarisation v o u s v o u l e z dire quoi Je veux、que、dire, la savez, il, il y a une à, pratique, pratique aujourd'hui qui s'est installée, qui, est, qui a tendance à s'installer. On va à une voiture, on dit Tu veux combien 5 000 dollars. Mais c'est quoi ça? On a une maison ici, je ne sais pas si c'est votre propriété ou si vous voulez. Le propriétaire de la maison, il vous dit le loyer moderne d 2000 dollars. Une maison qui a été construite avec des images ici à Bujumbura, mais d e v r a e t p a y e r en frambou. n Mais c'est impensable. La monnaie qui a、oui. Kurega, c o u r e g a c'est le f r a n c b o u Au Burundi, ce n'est pas le dollar. Ce n'est pas le dollar. On a des pays qui ont fait ça, qui ont eu des, qui ont eu des, des situations dramatiques, comme le Zimbabwe, où il y a une disparition carrément de la monnaie nationale, comme la FDC ici à côté. Maintenant, on ne parle plus de. C'est du dollar. C'est impassable. Ça, ça a des conséquences néfastes. Il faut qu'il y ait source nationale pour qu'on évite la dollarisation de notre économie. Autre chose,、euh, je demanderai à la Banque Centrale,、euh, elle est en train de le faire, de tout faire pour orienter toutes les devises du pays, comme il a bien dit. Quand vous traversez le, le, les frontières avec des dollars, ça appartient au pays. Ça ne t'appartient pas. Il faut que ce soit logé à la Banque Centrale. S'ils doivent faire aussi un clé de la Banque Centrale, la Banque Centrale, c'est bien. Il y a certains, il y aurait certains, je l'ai appris, des exportateurs hein, qui exportent du café, du thé, autre chose. Mais les devises ne sont pas, ne rentrent pas au pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas beaucoup, mais si on, on garde cette situation perdurée,、ah, on va arriver à des situations dramatiques. Il faut que le peu, peu qu'on exporte. Notre café, notre thé, nos minerais, il faut que ça rentre à la Banque Centrale. Voilà. Est-ce que tout va rentrer à la Banque Centrale, M. Podas, Nyonzima Vous allez tout réguler pour que cela rentre dans la Banque Centrale et serve à la nation C'est ce qu'on cherche à faire. Que toutes les devises qui entrent au pays entrent dans le circuit bancaire. Je crois qu'ils ont, ont fait le tour de différentes recommandations. Je vais peut-être insister sur les bureaux de change. Je vais leur demander de respecter scrupuleusement la réglementation de la Banque centrale. C'est pour l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt de tout le monde, y compris les changeurs. Parce que s'ils si créent la panique inutilement, Donc, ça va affecter l'économie et ça va les toucher aussi.、Et、la deuxième chose, c'est i n v i t e r tous les Burundais à ajuster. Parce que banque, quand en, dans un contexte de diminution, ou de, oui, de diminution des réserves de change, alors que les besoins, besoins d'importation augmentent, je vous l'ai dit, les importations augmentent par exemple en 2015 de 11%, alors que les recettes en devise ont diminué de 20%. Donc, vous comprenez la pression qui s'exerce sur les réserves de change. Donc, on doit ajuster notre consommation. Donc, les biens essentiels, on doit se focaliser sur les biens essentiels. Ce qui n'est pas essentiel, on peut s'en passer pour le moment en attendant que la situation se, se, se, se normalise. À long terme, les opérateurs économiques burundais aussi doivent changer de mentalité. Non, parce qu'actuellement, un opérateur important, c'est celui qui va en Chine importer les sachets, les cartons, ainsi de suite. Alors qu'on devrait créer de la valeur et l'exporter pour réduire la dépendance. Vers, vers l'étranger qui nous fournit pour le moment les, les, les devises. Nous, le on doit réduire cette dépendance en réorientant l'activité économique dans les activités qui génèrent les devises, qui génèrent les exportations. Parce que nous avons un vaste marché de la communauté est-africaine, le, le Congo. On peut créer des activités qui génèrent les devises. Donc, ça, c'est à moyen et long terme. Et enfin, il faut, il faut faire confiance à la Banque centrale. Ils ont fait beaucoup de recommandations. La Banque centrale a pied d'œuvre pour faire tout. Même dans un contexte d'insuffisance de devises, déterminer un taux de change qui permet la stabilité, qui assure la stabilité macroéconomique. Et là, les journalistes, les médias, vous avez un rôle à jouer pour sensibiliser tous ces intervenants. Pour respecter ce taux de change parce que c'est pour le bien de tout le monde. Merci, M. o n s i Audace Nyonzima. Je rappelle que vous êtes le directeur des études économiques et de la statistique à la Banque centrale du Burundi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie. La Banque centrale répondra toujours présente quand vous lui adresserez votre invitation. Merci à M. o n s i e u r Alexandre <rire> Sabimana. Vous êtes le représentant des changeurs au Burundi. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci,、enfin. professeur. Salomon Sabimana, vous êtes spécialiste en économie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et merci à a u d a s e Bukuru, vous êtes le président de l'Association des banques du de Burundi. Merci d'avoir participé.、Euh, C'est moi、bon、qui vous remercie, mon frère, et je s u r s disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci. La mise en œuvre était assurée par Eric Ouimana. Francine n Diokugayo était à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci à toutes et tous. Très bonne suite de programme sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.